au micro de Jean-Marie Nau Testa Esther dans notre dernière émission, nous avons constaté que la foi bahai n'est pas seulement une belle utopie. Quelle est alors la vision que la foi bahai propose à l'humanité aujourd'hui C'est bien d'utiliser le mot de vision parce qu'effectivement c'est de cela qu'il s'agit. Il faut aller au-delà de, de ce qui est apparent aujourd'hui et croire que tout va rester euh, inchangé et inerte. Je crois que tout ce qui a grandement participé au changement dans, dans ce monde, euh, au passage d'une civilisation à une autre, c'est d'abord une grande vision comme la vision qu'a apporté au monde Jésus Avec beaucoup de courage, il a rompu avec certains conservatismes. La vision qu'a apporté au monde et à sa société Martin Luther King, qui a permis par sa lutte que les Noirs et les Blancs aillent vers un statut d'égalité. La vision qu'a apporté Gandhi, tout cela, tous ces grands hommes euh, qui ont fait traverser l'histoire euh, à des civilisations, à des grands modes de développement de nos sociétés porter en eux une vision. Alors la vision que propose à l'humanité actuelle la foi Baha'i, euh, c'est tout d'abord que l'humanité est entrée dans un âge de maturité. Euh, notre La manière dont euh, Baha'u'llah considère l'être humain dans les écrits est magnifique. Il le considère comme étant sorti de l'âge de l'enfance et de l'adolescence et entré dans un âge où il est maintenant adulte, c'est-à-dire qu'il peut être adulte un individu, une personne libre et responsable. Ça veut dire, en toute liberté, il va faire son choix de sa foi et des principes dans lesquels il croit, suite à sa recherche personnelle, Mais cette liberté n'est pas une fin en soi, elle est là pour lui permettre de s'engager dans la vie, de s'engager dans sa société, de s'engager pour servir l'humanité. Alors c'est un élément qui est très important d'avoir cette conception que nous avons tous une un rôle à jouer, que nous avons un sens à notre vie, que nous sommes sur Terre pour accomplir ce sens. C'est la, la première... Euh, le premier élément de cette vision, le deuxième élément c'est aussi la prise de conscience pour l'ensemble de l'humanité de son de son unité, c'est-à-dire qu'elle est elle peut avoir aujourd'hui les moyens grâce à tous les modes de communication que nous avons développés par la technologie, on peut avoir l'humanité peut avoir conscience de ça, de son unité. D'un bout à l'autre de la planète, nous pouvons entrer en communication, nous pouvons nous connaître. Quelles que soient nos différences, qui sont autant de richesses, nous sommes un, nous sommes des êtres humains, nous avons en nous la conscience que nous apporte, appartenons au même genre, le genre humain, et que notre unité est notre combat essentiel, notre la voie vers laquelle nous devons aller pour notre accomplissement et notre épanouissement. C'est une transformation essentielle de nous-mêmes et de l'ensemble de l'humanité. Mais cette transformation, elle est à notre portée. Ce n'est pas quelque chose d'impossible à faire. les, les Les avancées scientifiques, notamment en matière de psychologie, nous ont montré au cours du 20 XXe siècle que c'était possible de se transformer. Et la spiritualité est à la base de cette transformation. Donc ce que les, les écrits Bahaya portent comme vision, c'est que l'humanité va de façon libre et responsable vers son unité, qu'elle va se transformer pour pouvoir aller vers ce chemin d'unité, que cette transformation est possible, mais elle n'est possible et elle ne peut aller vers ce chemin-là que si elle s'appuie sur une base spirituelle. La spiritualité est essentielle pour nous guider, vers ce chemin et aussi pour nous donner la volonté, pour nous donner la lumière qui nous permette euh, de nous transformer. Je voudrais juste vous rappeler que André Maurois avait pronostiqué que le 21e siècle serait spirituel ou ne serait pas. Alors, nous voyons maintenant dans cette entrée dans le 21e siècle à quel point il y a une aspiration de de tout le monde, même ceux qui n'étaient pas croyants, vers une dimension plus spirituelle, à leur vie, à leur euh, chemin de vie. D'ailleurs, nous pouvons peut-être euh, euh, avoir cette espérance rivée au cœur pour euh, euh, nous donner envie euh, d'aller vers ce chemin d'accomplissement de l'humanité. Peut-être que Jean-Marie, tu pourrais nous lire un extrait des écrits Bahaï qui va dans ce sens-là. Portez vos regards au-delà de l'époque actuelle et considérez l'avenir avec les yeux de la foi. Aujourd'hui, c'est le temps des semailles. Le grain tombe sur le sol, mais le jour viendra où s'élèvera un arbre splendide aux branches surchargées de fruits. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car ce jour commence à poindre. Tâchez d'en apprécier la puissance, car véritablement, c'est un jour merveilleux. Dieu vous a comblé d'honneur, et en votre cœur, il a déposé une radieuse étoile, dont en vérité, la clarté illuminera le monde.